Merci. C'est un vrai privilège, un vrai plaisir pour moi ce matin d'être une fois de plus parmi vous. La dernière fois, c'était il y a deux ans. Donc, je suis sûr que vous avez plein de choses que Dieu a faites dans vos vies que vous aimeriez raconter, moi aussi. Moi, je suis privilégié parce que moi, j'ai le PowerPoint et je vais pouvoir vous dire. Mais venez me voir après, vous direz vous, ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que, C'est bon d'entendre les uns les autres partager ce que Dieu fait dans la vie, parce que Dieu fait des choses dans nos vies. Il est toujours actif, il nous amène là où il veut, et il est fidèle, il est fidèle. Je vous laisse ce matin, en commençant avant de vous montrer des images, prendre un texte de l'Évangile selon Matthieu. Et là, on pourrait regarder ce beau texte, c'est au chapitre 9, c'est à la fin de l'Évangile de Matthieu, Et on prendra les versets 35 jusqu'à 38. C'est un texte qui, depuis longtemps, m'a touché. Et un texte qui continue à me toucher. 9, versets 35 à 38. Alors, on retrouve notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 35. Et c'est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, hum, combien la moisson est grande. Mais combien il y a si peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 35-38 Alors, au moment où Matthieu, l'évangéliste, nous écrit, nous raconte cet épisode dans la vie du Seigneur Jésus, il faut dire quelque chose de très important. Jésus à un ministère qui bat son plein. Jésus a déjà touché beaucoup, beaucoup de gens par son enseignement extraordinaire. En très peu de temps, Jésus a touché des gens par son enseignement. Des malades ont été guéris, des démons même sont sortis des personnes possédées et Jésus a même ressuscité la fille de Jairus. Wow Le Seigneur a agi par le moyen de son serviteur, son oint, le Messie Jésus-Christ. Sa renommée s'est répandue dans tout le pays, dans tout le pays. Plusieurs personnes auraient été satisfaites de ce genre de succès, n'est-ce pas Prenons notre contexte à nous aujourd'hui. Tu arrives au top, tout va bien, tout baigne, et là tu es satisfait. Tu te dis maintenant je peux me reposer. « Hein Je peux me reposer maintenant. Tout le monde me connaît, j'ai atteint mon objectif, c'est bon, succès. » Certains grands athlètes ont profité de, de, du moment où ils étaient au top de leur carrière pour arrêter. Hein? Ken Dryden, Zinedine Zidane, des, des grands sportifs de haut niveau. Jésus ici est au top de sa popularité, mais c'est à ce moment-là qu'il décide de continuer. Remarquez bien au verset 35 l'étendue du ministère de Jésus. On parle ici de tous les villages et de toutes les villes. Jésus avait le désir de toucher le plus grand nombre de personnes possible par l'Évangile. Extraordinaire Il aurait pu se contenter de rester dans des grandes villes seulement, mais non. Mais non, il parcourt aussi les villages. Il veut aller dans les petits villages aussi. Chaque personne a de l'importance pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme s'il avait voulu nous dire, il faut oublier personne. Tant qu'il y a une personne qui n'a pas entendu encore le message de la bonne nouvelle, il faut pouvoir se mobiliser et aller lui annoncer. Dans toutes les villes et dans les villages. Deuxième observation d'après ce texte, et c'est une observation, une remarque qui m'inspire moi, Jésus savait ce qu'il était venu faire, avez-vous remarqué Il savait ce qu'il était venu faire, il connaissait sa mission, il avait compris ce que Dieu lui demandait de faire, et il ne se laissait pas détourner de sa tâche. Hein sa tâche, quelle est-elle, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu Voilà sa tâche. Il aurait pu faire plein d'autres choses, on peut s'imaginer. Il aurait pu passer du temps avec ses amis, il aurait pu faire autre chose. Mais Jésus mettait l'accent sur l'enseignement et la prédication. Son message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est notre message à nous aussi. Que prêchons-nous Qu'enseignons-nous la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Troisième observation. Jésus était accompagné de la puissance de Dieu. Son message accompagné de la puissance de Dieu. Sa prédication change des vies. Avez-vous remarqué ça Une prédication qui change des vies. Ici, il s'agit de guérison physique. Oui, Dieu fait cela. Il s'agit de guérison physique. Et ce genre de guérison attestait et mettait un saut sur le ministère de Jésus pour dire que Jésus est vraiment le Messie promis. Il est bel et bien le Messie. Le message que nous prêchons, mes amis, autant en France qu'ici au Québec et même à Mont-Saint-Hilaire, le message que nous prêchons, si c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du Royaume, eh bien c'est un message qui va changer des vies, le croyez-vous. Amen. Notre message est puissant. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous croyez cela C'est un message puissant et Dieu veut qu'on l'annonce. Dans toutes les villes, dans tous les villages, les hommes de notre génération ont besoin d'entendre ce message. Amen. Quatrième observation. Jésus... On l'a dit, ne se satisfait pas du travail déjà accompli. On a dit cela. Il y a encore des foules à atteindre. Il veut les atteindre, mais il a bien compris qu'humainement parlant, tout seul, il ne peut pas y arriver. Jésus est pleinement homme. Tout seul, il n'y arrivera pas. Il a compris ça, le Seigneur Jésus, il est tout seul. Et il n'est pas satisfait d'avoir atteint déjà de nombreuses personnes. Qu'est-ce qu'il fait en face d'une telle situation? Il demande la prière. Remarquez, il demande la prière. Oh, combien la prière est importante, mes amis. Un missile balistique intercontinental. <rire> tu pries pour une personne en France et Dieu se met à l'œuvre. Dieu touche des gens qui sont loin de nous comme des gens qui sont proches de nous. La prière. La prière, c'est comme faire intervenir la puissance du ciel, le surnaturel. Hein? Tout pourrait très bien se faire à l'horizontale, par des hommes. Hein? Les hommes sont capables de faire des choses. On fait des choses. Et parfois avec des résultats humains. Mais lorsqu'on prie, c'est différent. Et Jésus dit « prier. Vous avez déjà fait de la chaloupe, vous Il y a des rivières ici, hein Il y a... Hein Avez-vous déjà essayé de ramer avec une seule rame hum? Comme ça. Alors, moi, je compare ce que le Seigneur Jésus nous demande à la prière et l'action. Seulement la prière, seulement l'action, C'est quand les deux vont ensemble, qu'on avance. Quand tu pries, prépare-toi à agir. Prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Hein? Sois fidèle, obéissant. Et le Maître rendra ton travail ça. Par la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu, ce n'est pas nous. Mais prie, agis. Ici, le Seigneur demande de prier d'une manière précise. « Priez pour des ouvriers dans la moisson. » Il y en a trop peu. Alors nous, peut-être que lorsqu'on pense à des ouvriers, on a en vue, euh, peut-être le pasteur, hein, on va prier pour que le pasteur aille évangéliser ou pour que euh, le diacre aille évangéliser ou pour les anciens ou pour... Mais Dieu veut mobiliser son peuple. Nous sommes une race de prêtres et nous aussi on est concernés quand on prie. Ce qui est très intéressant, Jésus demande aux apôtres de prier au chapitre 9, à la fin du chapitre, au chapitre 10. J'imagine que les apôtres ont prié et Dieu les envoie, eux. <rire> Il demande de prier et c'est eux qui vont envoyer au chapitre 10. Nos prières nous transforment. On commence à prier pour quelque chose et tout à coup, on se sent concerné. Et nous pourrions très bien être nous-mêmes la réponse à nos prières parce que notre prière ne nous transforme nous-mêmes. Alors, notez ici la manière que Jésus a de voir la foule. Comment est-ce que Jésus voit la foule ici au chapitre 9 Il est ému de compassion, il a un regard de compassion. Comment est-ce qu'il voit la foule Oui, c'est une triste vue, hein On a de la peine, on est triste quand on s'imagine que ces personnes ont autant de misère, sont, sont si mal, leur condition est si, si malheureuse en réalité. Et moi, je pense qu'il faut demander au Seigneur de nous donner son regard sur les gens qui nous entourent. Moi, je pense que la misère, on la voit lorsqu'on pense peut-être à certains pays où il manque de tout. Et là, on voit la misère, les gens qui n'ont rien à manger, Et ils sont malheureux, ils souffrent, ils, ils, on a peur qu'ils meurent. Mais savez-vous qu'il existe une misère dans nos sociétés, une misère qui porte une belle cravate, un beau complet, une voiture sport Est-ce qu'on est capable de l'avoir, cette misère-là, au-delà des apparences, des gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ et qui sont pourtant, comme Jésus décrit ici, malgré l'opulence un regard de compassion. Compassion, souffrir avec. Lorsqu'on dit qu'on a la compassion du Seigneur, on est capable de se laisser toucher par la misère des autres et on souffre avec eux. Un regard de compassion. Moi, j'aime le texte en anglais quand on parle d'être ému de compassion. En français, on pourrait s'imaginer une sorte de sensiblerie, une sorte de sentimentalisme des émotions n'est-ce pas Ému, émotion. En anglais, on parle de « moved with compassion ».« Moved ». On bouge. Si c'est la vraie compassion du Seigneur, tu bouges. Tu bouges. Et je crois que c'est ça ici que le Seigneur veut nous dire. Bouger. Animer par la pitié, la compassion, l'amour de Dieu qui nous envoie vers les autres. Aujourd'hui, lorsque nous aurons un moment de prière, après la présentation, on pourrait prier que Dieu nous donne un zèle renouvelé, comme Jésus qui voulait aller jusque dans les plus petits villages pour annoncer la parole de Dieu. On pourrait demander au Seigneur de nous donner un cœur rempli d'une compassion qui va agir, se laisser toucher par le malheur des autres qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ça c'est le plus grand malheur. Et ensuite, prier aussi comme Jésus le demande. La tâche est immense, prier pour des ouvriers dans sa moisson, ici à Mont-Saint-Hilaire, et dans le Québec, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'aimerais, dans un premier temps, commencer en vous présentant un clip, il n'y a pas de parole, que des images. Mais ce que je veux dire, et ce que je veux montrer par ce clip, c'est le contraste entre la France traditionnelle, le français avec le béret et la baguette, une France traditionnelle qui est en train de disparaître peu à peu, et la réalité que nous on vit dans les banlieues près de Paris.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 Dans mon cœur, mon village, au clocher aux maison sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui je t'aime dans la joie ou la douleur You're <laughs> Vous avez sans doute remarqué euh, une différence entre le début du clip et la fin, non? Les violences urbaines, euh, une France multiculturelle, les problèmes d'intégration, euh, une France où il y a de grands, grands, grands besoins, des Français eux-mêmes qui ne savent pas toujours euh, <rire> comment vivre toute cette intégration. L'islam qui se répand comme une traînée de poudre et la France aussi.